Unité 6, leçon 3 Phonétique. Répéter. Conseil à un ami déprimé. Il faut voyager. Il faut venir chez moi. Il faut voir tes amis. Il faut faire du vélo. Il faut visiter la Finlande.